Unité 6. Leçon 1. Exercice 2. Utilisez le, la, les moins. Écoutez pour vérifier. A. Cet appartement est cher Non, c'est le moins cher. B. Ce bureau est grand Non, c'est le moins grand. C Cette maison est belle Non, c'est la moins belle. D. Ces magasins sont pratiques Non, ce sont les moins pratiques. E. Ce quartier est touristique Non, c'est le moins touristique.